tous, vous êtes les bienvenus sur Radio sans 107 FM et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la bulle de Lia avec moi pour partager ce moment eh bien, deux invités que je suis ravie de retrouver qu'on va vous présenter eh bien, euh, tout de suite monsieur Jacques Touvenot et madame mademoiselle je ne sais pas hein, madame euh, Julie euh, Kuns de la web-série euh, The Dreamcatcher bonjour à tous les deux bonjour comment ça va comment ça va Plutôt bien, on est bien chez vous. Ouais. <rire> euh, C'est ouais, super, ouais. merci beaucoup euh, d'être euh, parmi nous aujourd'hui pour nous parler eh bien, euh, des multiples rebondissements de cette web-série. Euh, sans rire, euh, vraiment de, de, belles, euh, de belles choses à découvrir aujourd'hui avec vous, hein, de, de, de très beaux euh, virages pour euh, cette euh, web-série. Alors, je vous propose quand même... Euh, d'écouter un petit peu le, le teaser initial de, de la web série hein, vraiment le, le, le premier jet qui a été donné parce que cette web série quand même je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas 100% vosgienne 100% locale c'est ah, quand oui. même important de le dire oui, oui, oui. elle existe depuis combien de temps déjà là depuis combien de temps on travaille euh, sur cette web série pour, pour, du tout début cinq ans presque ah, mais oui cinq ans ouais. Ces cinq ans d'aventure, euh, et qu'on continue encore aujourd'hui, voilà, ça a commencé par. Euh un bout de film qui avait été fait par Arnaud Husson, qui est le réalisateur, est il est épinal. Euh, il avait déjà réalisé euh, pas mal de choses, en court-métrage, en moyen-métrage, toujours dans des thèmes un petit peu sombres, euh, un petit peu thriller aussi. Et puis, euh, et puis un jour, euh, il s'est entouré de plus de monde encore et il a créé euh, ce qui était à l'origine de la web-série, c'est-à-dire euh, un mini-film de 40 minutes à peu près. D'accord. Et ça, c'était le tout début. Et moi, je n'existais pas en et tant que producteur voilà. à cette époque-là. <rire> on va écouter la bande-annonce tout de suite et puis on revient un petit peu pour approfondir vraiment ce sujet avec vous. Qui mieux que moi peut comprendre ce que vous ressentez, vos émotions, vos besoins Que les cauchemars des autres ne te suffisent pas. Il te faut leurs rêves. en plus. Mais c'est pas de leurs rêves que je parle là, c'est des miens. Mais tes rêves, c'est moi qui les réalise. Tu es la meilleure que cet établissement ait jamais accueilli. Ma Judy, tu peux le faire. Tu vas le faire. Judy est une fille robuste, elle va s'en sortir. Attends, t'es méfiante, c'est normal, mais tout ça c'est pour toi, je veux juste t'aider. Je connais la qualité de vos travaux de recherche, et la renommée de vos découvertes en neurosciences dépasse largement les frontières de notre beau pays. Tu ne seras jamais comme les autres. Jouer les apprentis sorciers ne dure qu'un temps. Voilà pour ce petit bout de cette bande-annonce de la web-série The Dream Catcher dont nous parlons aujourd'hui. Nous avons encore une fois, je le répète, le grand plaisir d'avoir avec nous Jacques Touvenot, donc producteur de cette série, et Julie, décoratrice, community manager, etc. Il en faut, bravo en tout cas à tous les deux. Alors on parlait de Arnaud Husson hein, juste avant, comment un jour s'est faite la rencontre avec lui et comment avoir plongé dans cette aventure Allez, justement parce qu'il euh, avait réalisé ces 40 minutes euh, qui étaient un petit peu le test. C'était le début de l'histoire et, et il avait, euh, donc pour récompenser tous ceux qui avaient tourné avec lui, il avait organisé une séance de projection au cinéma de Vanier. D'accord. Et j'ai été invité euh, à venir voir. Euh, voilà, alors je ne sais pas s'il si, euh, avait une idée, une idée derrière la tête, <rire> mais en tout cas, moi l'idée derrière la tête, je l'ai eue au visionnage. D'accord. Euh, de mon côté, je connais un peu le monde du cinéma parce que euh, j'ai réalisé des documentaires, parce que j'ai réalisé enfin qui sont des documentaires qui sont passés en télé comme on dit. Et puis euh, j'ai réalisé aussi des courts métrages plusieurs courts-métrages qui ont été salués dans des festivals. Et j'ai aussi collaboré à deux longs-métrages, euh, un techniquement et l'autre en production et en pré-production d'un long-métrage qui, malheureusement, ne se fera jamais. Mais les choses, c'est comme ça, de nice. temps en temps, évoluent plus ou moins comme on voudrait. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> voilà. Et... Mais donc, déjà, qui m'avait euh, mis un petit peu dans le, dans, dans le monde, dans le réseau euh, du cinéma français, Euh, Disons-le très modestement, parce oui. que vous savez quand même que nous les Vosgiens, on est vus avec une drôle de lorgnette de, de, de la part des gens qui sont beaucoup plus loin que nous à Paris. Alors, ça, c'est intéressant, <rire> ça. Pourquoi donc alors nous, nous sommes vus euh, comme un petit peu des, des extraterrestres, les. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait... C est, c est, non, mais c'est naturel. Il ne faut pas non plus leur en vouloir. Euh, c'est tout à fait naturel parce que tout simplement, d'abord, euh, la région est un petit peu lointaine, que le, le parisianisme, on le connaît, mais en même temps que tout simplement, l'industrie du cinéma est, est, est, est surtout basée sur la capitale, basée aussi à Lyon, basée aussi à Marseille. Mais vous voyez, un petit peu loin de nous quand même, euh, le pôle d'attraction, euh, j'allais dire, euh, cinéma et audiovisuel resterait Strasbourg pour nous, voyez-vous. D'accord. Et là, ça nous rapproche d'un coup. Voilà. Euh, ce qui laisse entendre d'ailleurs aux Parisiens qu'on pourrait peut-être être des Alsaciens. <rire> et en fait, ils ne se trompent guère puisque maintenant, nous eh sommes, oui. alors il n'y a pas de mots, mais des grands testois. Je, je, je ne sais pas comment dire. C'est ça, je ne sais pas. Innovons. Pour en revenir à Arnaud, voilà comment je l'ai connu. Et à cette époque-là, d'ailleurs, Julie, qui m'accompagne aujourd'hui et son compagnon Steve, euh, ne faisaient encore pas partie de la grande aventure. Seulement, au visionnage de ce que j'ai pu voir, j'ai été absolument éberlué j'ai trouvé que euh, tout était là pour euh, créer vraiment une série euh, des plus intéressantes, qui fasse rêver. Et ce que j'ai ce remarqué, c'est des acteurs qui n'étaient pas tous extraordinaires, mais qui faisaient des efforts terribles pour l'être. C'est normal, c'était des bénévoles. Mmh. Euh, et puis au centre deux ou trois artistes en devenir mais des gens qui, qui, qui se donnaient vraiment et qui, et, qui, et qui ont donné toute cette couleur à, cette, à ce qui devait devenir une série par la suite. Et donc euh, voilà j'ai été très très impressionné par le travail qui avait été fait aussi autour de ça. Euh, C'était vraiment très très bien fait. Euh, là j'ai dit bravo et puis petit à petit j'ai dit bravo mais je me suis rendu compte que peut-être que je pourrais les aider quelque part. Euh, en fait ce qui manquait, Euh, il l'a pas fait exprès, mais ce qui manquait.. Euh en puissance, c'était le fait de trouver un, un mode d'administration, un mode de, euh, de, de gestion euh, purement administrative des choses, ne serait-ce que pour pouvoir prendre les bons contacts, pour continuer, oui. pour faire autrement. Voilà. Et donc, en fait, c'était la production qui leur manquait. Ils avaient la réelle, ils avaient pas mal de choses, ils avaient de bonnes idées, de, tout était prêt. Sauf qu'il leur manquait cette partie un peu plus administrative aussi. Et puis cette partie qui trouve les moyens. Oui. <rire> Parce que pour faire du cinéma, il faut un tout petit peu de moyens quand même. Quand même. Même quand on n'en a pas, mais quand même, on le fait. Et c'est là que, naturellement, je me suis tourné vers Arnaud qui était là ce jour-là. J'ai dit, écoute, on se connaissait quand même. J'ai J'écoute, moi, c'est super, c'est génial. Si tu veux, on peut travailler ensemble sur le sujet. Moi, j'apporterai ce que vous, vous n'avez pas à cet endroit-là. Voilà, super. ça a commencé comme ça. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas rester avec les 40 minutes qui étaient là, puisque c'était une sorte de... de de premier pilote déjà, ce qu'il avait fait sur 40 minutes. Et on s'est dit aussi une chose, est-ce qu'on peut euh, aller directement dans le monde du cinéma comme ça Et là, ce n'était pas possible parce qu'il euh, fallait être connu, il fallait être vu. Et pour être vu, c'était guère qu'on n'allait on, on pas euh, se mettre à tourner un film parce que tout de suite, il fallait avoir un réseau, il fallait rentrer euh, euh, chez les majors peut-être, les grandes boîtes de cinéma. Et puis, il fallait surtout être, euh, avoir du visionnage en salle. Et ça, pour le mettre en place, tout de suite, ça coûte très cher. Oui. Alors, on s'est orienté vers quelque chose qui était un petit peu hybride pour nous, mais qui n'était pas exactement le cinéma, mais qui était la web-série. Le moyen pour les bénévoles, avec les bénévoles, d'être vu, et le plus loin possible. Tout à fait. Et puis, peut-être aussi, ensuite, d'être vu dans des festivals. Et des festivals de web-séries, pourquoi pas, c'était le moment d'aller montrer ce qu'on allait faire. Donc on est parti sur cette idée qu'il fallait tout retourner. Là j'ai vu un Arnaud qui m'a regardé avec des grands yeux, <rire> qui m'a dit c'est pas vrai, on retourne tout mais on en sort à peine. <rire> Là j'ai dit à Arnaud, tu sais bien qu'il le faut Tu sais bien qu'il va falloir améliorer encore des choses. Tu sais très bien qu'au niveau des matériels utilisés, il y a moyen encore de mieux faire. Tu, tu sais très bien qu'il faut, il faut, il faut en faire une web-série. une web-série, c'est un découpage. Et là, on est parti sur 11 épisodes de 10-12 minutes à ouais, cette époque-là. c'est ouais. Et puis, euh, durant le tournage... Euh, et là, je vais me tourner vers Julie. Eh bien, oui. Ah, les, les, les auditeurs ne voient pas que je me tourne vers Julie. C'est sûr. <rire> Mais Alors, je pense. leur explique. <rire> je vous explique à tous, vous qui êtes derrière votre, euh, votre poste à galène, <rire> euh, pour vous dire que je suis donc dans les studios avec Julie et Julie est intervenue un petit peu au. Euh, un peu avant le mi-chemin des tournages euh, en fait pour une première raison c'est que la personne bénévole bien sûr toujours qui s'occupait des décors à cette époque là euh, a eu des problèmes de santé mmh. euh, et a dû se retirer pendant quelques temps il a fallu donc très rapidement trouver quelqu'un qui puisse prendre le relais Et Julie, est naturellement, est arrivée. Est, hein, Zorro est arrivé, elle me connaissait la fait. chanson. Et bah, là, c'est Julie est arrivée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, euh, bah, Julie est arrivée, a apporté euh, beaucoup de sapates euh, a su aller chercher euh, des décors. Et Dieu sait que dans les décors, il y a plein de petites choses, des, des, des petites. Et puis bah, là, je vais la laisser en parler. Bah, tout à fait, Julie Dites-nous tout. Et puis, même en fabrication, parce qu'en fin de compte, tout au début, euh, on a vraiment été me chercher pour construire quelque chose. D'accord. Euh, et ça leur a plu. Et c'est ce qui fait que, voilà, Quand en fin de compte, la personne qui était en charge de la décoration a été absente. Ils m'ont appelé pour savoir si j'étais si partante. Et, euh, et oui, oui, euh, j'ai pas hésité. C'est vraiment quelque chose euh, auquel euh, bah, ça m'a toujours intéressé Donc, euh, on ne va pas louper une casse comme ça. Parle-nous de ce que c'était la première chose. Je n'ai eh eu... plus rien à faire. Moi, c'est magnifique. Moi, ce que, que, que j'ai construit, c'est... Euh, Vous êtes un alors, animateur exceptionnel. c'est En surprise, on, à l'image, on n'a vraiment pas l'impression. Mais en fin de compte, j'ai fait une pierre tombale. D'accord. Euh, et non, c'est vrai qu'à l'écran, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est fausse. Elle est vraiment, en plus, très bien positionnée. Ils sont, euh, ils sont vraiment bien arrangés euh, pour vraiment la, bien la filmer. Et, euh, Ce bon angle. Et ouais, non, ça a été, une, ça a été vraiment une grande surprise, moi, quand j'ai vu ces images-là, parce que euh, les... c'est fait en carton. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. Donc, euh, sur le coup, on s'est dit, comment ça va rendre C'est la première fois que je fais ça pour, euh, pour que ça soit filmé c'est. C'est quand, quand même bizarre, c'est différent. Donc euh... La magie des images. Oui, et, et, et non, c'est magnifique, c'est chouette. chouette. Donc vous avez conçu donc plusieurs éléments du, du décor Et bah, surtout celui-là, ça a été oui. le, plus, euh, le plus important. Et après, ouais euh, bah, construction Alors, si peux ou... de décors. permettre d'intervenir juste sur cette histoire de, de Pierre Tombale, parce qu'on a quand même aidé, euh, eu le culot d'aller euh, poser notre Pierre Tombale en carton euh, dans un cimetière. Hein. Ah oui, dans ah un vrai cimetière. Ah oui, tant qu'à oui. qu faire. <rire> et, et les gens qui sont passés euh, au moment mmh. du tournage dans le cimetière ne se sont pas rendus compte que c'était une fausse ah oui. Pierre Tombale. Ouais, ouais. Du talent, quoi. Ouais, euh, ouais. Non, <rire> oui, oui, oui, oui, oui, et, euh, et encore heureusement, euh, j'ai une très bonne amie qui, euh, qui m'a aidée aussi là-dessus euh, et qui a, qui a bossé aussi sur, sur la web série. D'accord. Euh, c'est euh... une grande famille la web série, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu ça. <rire> ouais, c'est. Euh, une famille qui s'agrandit de jour en jour. C'est euh, <rire> puis on vient vraiment de, de partout, donc euh, voilà, on, de tous les horizons, donc on se. Ouais, on, se on se complète et, euh... et ouais, on est devenu une famille. Quoi. Alors ça, ça se retrouve dans tout le monde du cinéma. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est un phénomène connu, les gens le savent. Euh, une fin de tournage, c'est toujours avec des larmes. Ah oui. Parce que c'est une, une belle histoire qui s'est écrite pendant euh, un an, deux ans, trois ans et sur lesquelles tout le monde a donné le maximum de ce qu'il pouvait donner. Euh, et au bout des trois ans, au bout de deux ans, au bout de trois ans, on se dit « Tiens, mince, ça y est, c'est fait. On est au bout. C'est génial. Ça existe. » Et en même temps, stop, ça y est, dernier clap, dernier clap de tournage, c'était la dernière scène. C'est toujours très, très émouvant. Mais ça, je crois que le public le sait, que c'est oui, émouvant euh, ces, ces moments-là. Euh, et en même temps, ce qui est, ce qui est aussi émouvant et émouvant dans d'autres sens, c'est-à-dire que les larmes ne sont pas toujours des larmes de, de tristesse, mais aussi des larmes <rire> de joie. Et quand ça se passe bien sur un tournage, euh, c'est vrai que tout le monde applaudit parce que ça s'est bien passé, que la scène s'est bien faite et qu'on a réussi à rentrer dans le sujet. C'est génial. C'est super. Ah, oui, en effet, on imagine... Euh, toutes ces émotions... Ça a été tourné à Épinal, cette web série -ce oh, que pas, tout que. pas que. Pas que. Okay. pas que. Mais on est resté, alors on va dire, quasiment exclusivement vosgiens. D'accord. Euh, dans les Vosges, on a une chance extraordinaire d'avoir, d'une part, euh, des milieux naturels qui sont ah fabuleux. Oui. Ça, c'est vrai. On le sait. C'est notre petit Canada à nous. Ça, c'est vrai. Mais également aussi des gens qui peuvent favoriser les choses et nous ouvrir des portes. Il y a de belles choses euh, dans, dans, dans la région. On a pu tourner comme ça euh, dans le musée départemental, oui. par exemple. Bah, oui, il nous fallait un institut moderne, euh, <rire> presque bah, médicalisé, mais en même temps très aseptisé. Quelque chose de, eh bah, les, les, ouais. Le musée qui ouais, a, le a été mais, re, euh, re, re, reconstruit, euh, très moderne, nous convenait parfaitement. Eh bah, on a demandé au Conseil général de nous prêter le musée. C'est incroyable, ouais. ça. Ils ont tout de suite accepté. Euh, ça, voilà, a ait, de, de... ça a été super simple. Un courrier, voilà où on en est, on en a besoin. Et tout de suite, bon, euh, la conservatrice à l'époque, euh, conservatrice du musée, oui, oui je pense que c'était ça, euh, nous a tout de suite ouvert les portes oui. en disant, OK, on est, on est d'accord, on va vous aider là-dessus, etc. On a eu la maison romaine à Épinal qui oui. était l'ancienne bibliothèque devenue oui, euh, une maison d'audiovisuel aussi, d'ailleurs, oui. aujourd'hui. Euh, avec un atrium dans cette... On avait besoin d'une scène à l'italienne. On s'est posé la question, est-ce qu'on a les sous Pour emmener tout le monde en Italie, pour aller, <rire> non, essayer de fixer la maison d'un gars qui aurait pu être un parrain de la mafia, un truc comme ça. Il n'y a qu'en Italie, on a fait des clichés là. <rire> <rire> et, et au bout du compte, on avait besoin de se retrouver dans un milieu italien. Et au bout d'un certain temps on s'est dit bon voilà ça va coûter très cher d'emmener tout ce petit monde là-bas, <rire> euh, même avec un bus ça va pas être si simple, on va essayer mieux que ça, pourquoi pas trouver et puis tout d'un coup pof mais oui la maison romaine, la maison romaine. Et, et, et elle a été construite à la romaine donc elle doit bien, alors on a demandé à la, à la visiter. Et là, wow, à l'entrée, on s'est retrouvé devant un escalier monumental, mmh. euh, de marbre autour, des colonnes. Euh, bon, un peu le cirque au milieu parce que ça avait été un peu laissé plus ou moins à l'abandon oui, quand même. C'était en transition. Mmh. Alors, on a, on a été chercher les, les pépiniéristes de, de, de, du coin et on leur a demandé de nous mettre des grandes plantes euh, un peu exotiques à l'italienne. Alors, ils nous ont amené un camion complet de, de, de plantes qu'on a mis à l'intérieur et puis des vasques à l'ancienne, une statue, euh, genre euh, statue romaine. C'est génial Et tout d'un coup, on a recréé le palace d'un oui. grand, grand pont de la mafia. Voilà, tout à fait. C'est réellement, on regarde les scènes, on, on se dit on est en Italie quoi, il n'y a pas de problème. Et ah, puis on a mis une Ferrari devant, <rire> on a trouvé quelqu'un ah, oui, ouais, ah, oui, oui, on a réussi à trouver en fin de compte Ferrari, euh, voilà. Oh, ça ça à fait faire, à l'italien. Belle, belle voiture, le gars il fait partie de la mafia, et ouais. puis, ben, on il va on va pas a rouler habillé, en Renault. <rire> et puis on a habillé euh, des gens en gendarmes italiens, en carabinieri. Oui. Ça aussi, ça a été rigolo à faire. Il a fallu trouver les costumes, mais ce qui n'est oui. pas simple à trouver. Non, pas simple. Non, non, c'est des choses qui n'ont pas été faciles non plus. Voilà. Alors, alors, donc, la Maison Romaine, mais on a tourné au Théâtre du Peuple. D'accord, à Buisson Sur la magnifique scène du Théâtre du Peuple. Et ça, ce sont des images que les Parisiens mais, trouvent absolument gigantesques. Oui. On, a, on a eu le plaisir de, de le faire planétarium Le planétarium aussi Le planétarium. C'est... Euh... Euh, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et, et de, de, de la friche industrielle. Aussi. Malheureusement, on en a, mais en eh même oui. temps, il faut bien que ça serve à quelque chose. Eh ben là, ben on voilà. <rire> serve, <voilà. rire> il y a servi, voilà. Des scènes un peu louches. Il se passe des choses un peu étranges. Ben, on a trouvé des sites comme ça aussi, oui. euh, tout à fait dans notre département. Le seul endroit qui n'est pas dans notre département, mais ça, on nous l'excusera parce que c'est pas si loin que ça, c'est la colline de Sion. Voilà. Non, ça va. C'est voilà, encore lorrain, quand même. C'est collé, c'est pas on loin On accepte. Donc, en plus, il y a une mise à l'honneur carrément du territoire, hein, de, de oui. toutes ces oui. choses fantastiques que nous avons sur place, nous, Vosgiens. Ah. Voilà. Et on voit que la collectivité, bah, elle a participé, du coup, elle a donné quand même un, un bon coup de main et ça, ça fait plaisir. Bah, les communautés d'agglomération, les agglomérations elles-mêmes ou les villes elles-mêmes. Euh, voilà, parce qu'il faut des autorisations, on ne peut pas faire ça à la sauvette quand même. Eh ben oui. Hein, euh, sauf dans le cimetière, là, j'en ai parlé tout à l'heure. <rire> On ne dira pas quel cimetière <rire> c'est. Donc quand même aujourd'hui un, un grand tournant. Hein. Pour euh, cette web série euh, qui a donc été euh, refaite. Donc, on, on a vu, hein, voilà, par rapport au, au premier moment, re, retourner encore ah, en web série, ouais. retravailler. Et ce n'est pas fini, du coup. Hein vous allez repleurer encore, oui. parce qu'après avoir été primé quand même dans les plus grands euh, festivals mondiaux, eh bien, euh, vous allez retravailler cette web série pour en faire quelque chose euh, d'encore plus grandiose, c'est-à-dire une série télé. Une série, une série pour la télé, ben une oui. série longue. Quoi. Incroyable. Ouais, ouais, on, bah on a déjà, euh, les, les, les auteurs euh, ont déjà, en fin de compte, écrit euh, les synopsis euh, pour, euh, pour la série. Donc, il y a déjà plusieurs épisodes. Maintenant, il euh, faut écrire le scénario, quoi, les dialogues. Est-ce Et... que c'était un petit peu l'idée derrière la tête du début, euh, en commençant par une web série d'en faire un jour euh, une série télévisée Très honnêtement... Allez <rire> on ne peut pas s'empêcher d'avoir des idées, euh, évidemment, de, de, de, de, de grandir avec euh, ce qu'on a fait. Mais en même temps, euh, on a toujours procédé pas à pas. C'est pour ça aussi que ça a mis du temps. Oui Parce que c'est une affaire de bénévoles. Je mmh. rappellerai quand même que euh, sur le tournage de la, de la, de la web série, euh, on était une équipe de une quarantaine de techniciens, de gens qui apportaient leur technique, avec un noyau dur d'une dizaine, mmh. mais tout de même euh, quand même beaucoup de monde autour. Et puis euh, 150 euh... ou pas 170 figurants. Oh, oui, on a eu Il y a oui, des moments oui, où on a oui, besoin oui, de foule. Oui, oui, on a eu besoin de foule. Euh, on, on est dans un bon. Je ne sais pas s'il si en est temps et si vous m'y autorisez, mais on pourrait peut-être quand même rappeler un peu l'histoire. Bien sûr, bien <rire> sûr, bien sûr. C'était euh, prévu pour le début, mais on, on le fait maintenant. Allez, <rire> le pitch très rapidement voilà. pour quand même mettre nos auditeurs un petit peu à portée de cette histoire. Euh, C'est l'histoire euh, d'une jeune femme qui, pendant toute sa jeunesse, a été privée de sa jeunesse d'ailleurs, parce qu'elle présentait euh, un don, mais en même temps un trouble, qui était celui de pouvoir capturer les rêves des gens qui dorment à côté d'elle. Euh, D'où le titre... « The dream catcher eh ». Oui. Alors, on ramène à ce que c'est que le dream catcher. Julie va nous expliquer ce que c'est qu'un dream catcher <rire> chez les Indiens d'Amérique. Ah c'est, en fin de compte, oui, un, un attrape-rêve. En fin de compte, le petit grilleri qu'on va poser au-dessus du lit pour, en fin de compte, choper nos, nos mauvais rêves ou les mauvais esprits qui vont nous entourer pendant ce sommeil. Et, et, en fin de compte, elle a ce, ce don-là, en fin de compte, naturel. C'est... Euh, Voilà, malheureusement, voilà, elle a la chance de pouvoir choper peut-être des bons rêves, mais malheureusement pour elle, c'est plutôt souvent l'inverse. Oui, là, on parle du personnage central, Jodie, ouais. qui, elle, attrape les rêves de ceux qui dorment à côté d'elle. Tout ouais. à fait. Euh... Mais comme, elle était, mais comme elle, elle était toute jeune quand euh, ses parents se sont rendus compte de, de, de, de ce don... Elle a été mise entre les mains d'un grand spécialiste neurologiste euh, qui, voilà, dans un institut privé spécialisé. Et, et en fait, elle est devenue une sorte de cobaye. Elle est devenue euh, l'exemple de ce qui n'existe pas ailleurs. Et, et, et bien évidemment, quand on commence à savoir lire dans la tête des gens... Euh, on intéresse beaucoup de monde. Oui, oui. On intéresse les politiques. Ben, donc une seule envie, c'est de savoir ce que vous pensez. Et <rire> puis, oui. euh, et, et puis l'armée, ça peut lui servir aussi. Les services secrets. Et puis euh, ça peut aussi intéresser bien évidemment la science, euh, la sécurité. Enfin, toute, euh, ça, ça, enferme, ça enferme cette gamine qui va grandir dans cet institut et, et, et, et à laquelle on, on dira qu'il vaut mieux ne pas sortir parce qu'elle n'y est pas préparée. Euh, malgré tout, cette, cette jeune femme, va, cette jeune fille en devenir, va devenir une jeune femme qui a loupé sa, sa jeunesse, clairement, et qui a surtout loupé sa communication auprès des autres Elle est d'ailleurs assez, elle est assez euh, fermée au départ, c'est pas une, une jeune femme très, très expansive En même temps, elle est devenue, puisqu'elle a appris beaucoup de choses, elle est devenue assez spécialiste et... Euh, Et donc l'histoire commence au moment où elle est thérapeute et elle s'occupe de, de, de l'étude du cerveau chez de jeunes euh, enfants qui pourraient avoir des troubles. D'accord. Euh, tout ça pour bien évidemment trouver des moyens de, euh, de gérer les problèmes de, de, de, des gens qui ont ces troubles, d'essayer de les éloigner de ces troubles en question, euh, souvent psychologiques. Euh, et donc elle œuvre dans le bon sens. Mais elle est manipulée. Ah Et le directeur de l'Institut lui-même est un homme qui se sert un peu d'elle, qui l'adore, qui la trouve extraordinaire. Il sait la choyer, il la met dans des environnements très agréables. Mais pour autant, il s'en sert à des fins qu'elle va découvrir petit à petit. Et donc, elle va devenir un petit peu prisonnière d'un système. Ouais. Instrumentalisée, on pourrait dire. Pas tout à fait. Un peu quand même. Ouais. Et en même temps, ça ne va pas jusqu'au point d'être instrumentalisée complètement. Mais elle se rend compte qu'elle n'est pas libre elle-même. Et donc, évidemment, c'est une personne intelligente, elle a envie d'aller voir ailleurs. Et oui. Et là, il va lui arriver mmh. plein de choses, et c'est là que débute toute cette histoire de, de fugitive par moment, mais toujours rattrapée, toujours ramenée, parce que parce qu'il qu faut qu'elle se fasse soigner elle aussi régulièrement, donc elle est rattrapée par son propre problème. Mmh. Euh, et là, ça devient une histoire intéressante, parce qu'on euh, on peut penser à plein de... Il y a toujours des réminiscences d'autres séries ou d'autres films qui peuvent exister, oui. mais... Un prisonnier de quelque chose, ça existait ailleurs. Euh, et puis il y avait une série dans le temps qui s'appelait Le Prisonnier, mais ça c'est pour les vieux comme moi. Et <rire> puis... oui, pour les plus jeunes dans les cas-là, on irait sur le, le Caméléon. J'y pensais. En fin de compte, pris, bah, pris prisonnier, exploité depuis son enfance oui. et qui se rend compte, en euh, fin de compte, fait. jeune adulte qu'effectivement euh, tout de ce qu'il a fait euh, a été utilisé, ouais. et oui. puis il est traqué. Ouais, traqué est, par euh, un institut d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que oui, aussi, c'est vrai que la, la série Le Prisonnier, ouais, correspond puis, aussi. Et puis, moins drôle peut-être, mais il y a aussi un peu un indien dans la ville. Il <rire> <rire> y a Greystock, on peut le dire aussi comme ça. C'est-à-dire, <rire> en fait, que devient quelqu'un qui a été euh, euh, privé de communication ou, euh, disons, de réseau, Euh, extérieure et de sociabilité pendant un certain temps et qui tout d'un coup se peut se retrouver dans des mondes qu'elle ne connaît pas ou dans un monde réel qu'elle ne connaît pas. Et là, j'en viens à dire Ça un truc mancheau, qui <rire> est vraiment la marque de fabrique de The Dreamcatcher, c'est qu'on oscille en permanence entre rêve et réalité. Ouh. On est quand même bien dans un monde qui euh, ressemble étrangement au nôtre, euh, qui est notre monde avec euh, toutes ses forces mais aussi toutes ses dangers et ses faiblesses. Euh, on ne raconte pas une histoire qui se passe sur une autre planète et en même temps on, on est dans le rêve avec cette Jodie qui, qui va piquer les rêves des autres choper comme tu disais <rire> piquer clair. les est, rêves des autres pour tenter de les extraire de la personne et, et ça elle elle, elle, elle, elle elle le vit plutôt, plutôt pas bien oui. c'est sûr, voilà. sûr alors c'est pas euh, que, que, que les auditeurs se rendent compte d'une chose c'est pas une série humoristique non Euh, on est dans des choses assez sombres quand même On va chercher dans de la psychologie Et là j'en viens à parler Et tu vas y arriver aussi toi On en viendra à parler de ceux qui écrivent Eh oui Qui Arnaud, donc à a l'esprit torturé. Arnaud. Ouais, on va le dire, Arnaud. Arnaud. Arnaud. Euh, on, est, on est OK là-dessus, il ouais, va nous entendre, euh, il va être content. Arnaud, on <rire> vous salue. Euh, Guillaume, euh, qui, euh, qui écrit aussi euh, avec, euh, avec Arnaud. Euh, Guillaume Hans. Guillaume Hans. Qui, qui est écrivain. Euh, qui, oui, c'est mm -hmm. ce que j'allais dire, hein, qui, a, qui a écrit euh, des, des petites nouvelles. Euh, des poèmes et, aussi. Oui, des poèmes aussi, oui il ne faut pas les oublier. Et puis euh, Christelle... Euh, Brust Merci. <rire> euh, qui, elle, est psychologue, donc qui a ah, aidé, oui. en fin de compte, euh, bah, ouais, la psychologie des personnages, parce qu'en fin de compte, c'est assez important. Euh, là, Mais on oui, oui. ne peut pas passer à côté et, et de se retrouver, en fin de compte, faire un, faire un, faux, un faux pas, un gros. Mais non ce serait ce serait pas bien Il euh, faut, faut vraiment euh... c'est ce côté professionnel qui a été mis tout de suite hein, la, la, cette touche qui a été mise tout de suite dans cette web série ouais. on voit que vous avez vraiment déployé beaucoup de moyens euh, on s'est entouré de gens voilà oui c'est c'est si possible les bonnes personnes bah voilà. là c'était le cas ouais, parce, oui parce qu'en fin de compte <rire> c'est vrai qu'il oui, y, y, y a des semi, semi professionnels en fin de compte, dans le lot parce que euh, grâce à leur métier de base en fin de compte on a apporté quelque chose en plus à la série, quoi. Oui. Et il y, y en a une paire comme ça. Mettez-vous à la place d'une psychologue. Enfin, vous ne pouvez pas parce que euh, <rire> c'est tout un truc. <rire> il vaut mieux pas comme ça. <rire> mais, mais bon, un instant, voilà. rêvons. Mettons-nous à la place d'une psychologue à laquelle on demande d'écrire des choses qui font partie de son métier. oui. Et en permanence, elle me l'a raconté, c'est pour ça que je le dis, et Christelle, tu ne m'en voudras pas de, de, de, de raconter à nos auditeurs, à la radio, euh, mettre sur la place publique, ben en fait, c'est clair, euh, ce qu'elle écrit, euh, elle l'écrit aussi parce que avec. Un tel bonheur de pouvoir retrouver euh, ce qu'elle connaît elle-même, parce qu'elle est thérapeute, oui. mais en même temps, je ne dis pas qu'elle raconte les histoires euh, ah qu'elle a, mais elle, elle, elle connaît tellement maintenant ces systèmes, euh, ce, ce, ce cerveau humain, qu'elle qu'elle sait, euh, euh, avec les expériences qu'elle a pu avoir, retrouver des liens qui sont des liens de vérité. Hum. Euh, voilà, elle aussi, elle capture dans le cerveau. Oui, <rire> c'est un, un peu ça. Ah. Mais en fait, elle nous le restitue, lecture. là, et avec un grand bonheur. Et je sais qu'elle a, et, et, a un grand bonheur à écrire. Et, et elle ne cherche qu'une seule chose, c'est justement qu'on puisse encore s'améliorer. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et elle-même le dit, a envie, a besoin d'améliorer encore son écriture. Elle a fait, elle a écrit avec Guillaume... Avec un petit pool d'autres personnes autour, oui. mais elle, elle, elle a écrit, ils ont écrit ensemble euh, 12 épisodes de 52 minutes. oui, quand même, c'est énorme. d'une web série où on est sur un format de 11 fois 12, 10, 12 minutes, ça nous fait 1h50. D'ailleurs, on, on a regroupé aujourd'hui sur le net euh, tous les épisodes ensemble pour en faire deux épisodes de 52 minutes. D'accord. En fin de notre web série est devenue la série pilote. D'accord. Voilà. voilà. Et ça, c'est visible gratuitement sur YouTube. Vous tapez « The Dreamcatcher série ». C'est important d'écrire « série » derrière. Et automatiquement, vous allez tomber sur euh, bah, tout ce qu'on peut publier sur euh, YouTube, c'est-à-dire les, les bandes-annonces. Et puis, les deux épisodes de 52 minutes qui préfigurent ce que sera la série longue. D'accord. Voilà. Et là, vous allez m'aider parce que j'ai perdu le fil de mon... <rire> donc ils ont réécrit... Et ils ont réécrit. Et ils ont réécrit donc euh, 12 épisodes de 52 minutes. Et là, oui. on est à plus de 7 heures tout d'un coup. Wow. Ouais. Ça, ça, ça de 1h50, on passe à 7 heures. 7 heures de film et 7 heures de cinéma. Oui. On est vraiment dans du cinéma. Oui. Là, c'est autre... un autre niveau. Oui, mais en même temps, on y arrive Oui, on y arrive, petit à petit. On va se lancer dans ce sujet incroyable qui est donc euh, cette réflexion de, euh, de tout ce qui a été écrit pour en faire aujourd'hui bientôt une série euh, télévisée. Avant ça, on va se lancer euh, dans euh, un son qui est euh, eh ben, rien d'autre que euh, le générique un petit peu, hein, on peut le dire. C'est ce le générique. Officiel, Eclipse de Ézéchiel. Alors Ézéchiel, euh, groupe français euh, du coin, pas très très loin, qui oui, a oui, accepté de... Non, suis, suis, suis, très suis, loin. Suis, suis, suis. Ils sont de, de, de l'autre côté de la France. ils, ah, sont, ils sont de la région nantaise. Nantaise, d'accord. Okay. Mais oui. leur manager est d'enseigner. Ah voilà, voilà, ah. voilà. c'est pour ça. J'ai un petit peu, euh, <rire> euh, voilà, fait un. Euh, c'est tout simplement le patron. C'est tout simplement le patron du Zénith. <rire> Ah, ah oui, oui. Ouais. Ah oui d'accord, ils sont bien entourés aussi. Donc ils ont accepté de prêter euh, quelques morceaux donc, à, à cette web-série, dont euh, Eclipse qui en est eh bien, le générique, et sûrement qu'ils participeront encore euh, à la série télévisée, j'imagine Eh bien justement, euh, on a passé des accords, bien sûr, pour que, avoir les autorisations sur euh, ce qu'on a déjà publié et ce qu'on publie encore sur le oui. net aujourd'hui. Euh, et en même temps, euh, si on arrive euh, à faire vivre notre grande série longue, on va bien sûr <rire> se tourner encore et à nouveau vers bien eux, sûr. parce qu'ils collent tellement, leur musique colle tellement à notre histoire. À l'univers, oui. oui. Alors, ils ont un univers très cinématographique. Oui, oui. Ce sont des gens qui font de l'électro... Euh... Électro, électro, ce, ce, ce, de, oui, oui, la musique électronique, oui. de la voilà, et, et, et qui sont qui ont des mélodies extraordinaires qui, qui chantent aussi de belles manières dessus. Et, et ce sont des gens qui correspondent complètement à notre univers. C'est pour ça qu'on avait été les chercher au départ parce que euh, Arnaud connaissait bien Ézéchiel, euh, le groupe, mais sans savoir. Et puis, ben je crois qu'ils se sont produits à la souris verte. Euh, au tout début de la souris verte à Epinal et c'est comme ça qu'on qu les a connus et qu'on a pu prendre contact avec eux ensuite pour euh, contractualiser, ça s'est fait comme ça et, et donc oui il n'est pas impossible qu'un jour on leur dise euh, euh, est-ce qu'on peut vous emprunter encore des morceaux mais je crois que ça peut aussi encore aller plus loin est-ce que vous ne voudriez oui, pas, est-ce que vous, vous ne vous sentiriez pas en face pour écrire pour la série ce serait même encore mieux Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, vrai. et peut-être ensuite pourquoi pas en faire un album spécial autour de la série ce serait peut-être encore quelque chose de sympa à faire il y a encore de très très belles idées tour de The Dreamcatcher. On voit ça. <rire> on est dans les Vosges, il y a des fourmis partout, ça fourmi. <rire> on écoute tout de suite Eclipse de Ezekiel pour se plonger dans cet univers euh, fantastique et incroyable. Hein. Vous allez euh, tout de suite comprendre de quoi on parle. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette émission. Et n'oubliez pas que le financement participatif sur Kickstarter est encore ouvert. Vous aussi, vous pouvez donner un coup de pouce à The Dreamcatcher, la série, dans cette toute nouvelle aventure. A très bientôt